Pas de bruit avec mes odies Pas pour nous les moments perdus en attendant l'incertain au revoir Parce que j'ai la folie Oui J'ai la folie Oui C'est la folie Oui, c'est la folie Oui, c'est la folie Oui, c'est la folie Un autre endroit Une autre vie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 We say laugh